Le, le bon produit actuel que, que l'on connaît maintenant, c'est la mélatonine. La mélatonine, donc 5 gouttes. Il ne faut, faut pas dépasser 2 nanogrammes. Bon, mais ce qu'on ne vous dit pas, pourquoi ils insistent Parce que si vous prenez 10... C'est un antalgique du niveau de l'opium. Mais je vous le dis quand même, de, de, presque de la morphine. C'est un gros antalgique. La, la, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas en profiter comme tout le monde. Donc la mélatonine... Mais la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est l'hormone du sommeil. <rire> mais oui, mais... Euh, donc l'industrie pharmaceutique, il faut quand même donner euh, oui. qu'est-ce que ça soigne, quoi. Hein. Alors donc c'est quand même intéressant à connaître. Puis alors, vous avez...